B. Répondez comme dans l'exemple. Interrogatoire. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée de samedi? Vous avez déjeuné au restaurant ou chez vous? J'ai déjeuné chez moi. Vous avez regardé la télévision ou vous êtes sorti? Je suis sorti. Vous êtes allé au café ou au cinéma? Je suis allé au cinéma. Vous avez vu un film américain ou un film français? J'ai vu un film français. Après le film, vous êtes rentré chez vous ou vous vous êtes promené? Je me suis promené.